بسم الله الرحمن الرحيم اي باب اخذنا في الدرس الماضي باب الذبوه الذبوه لله اا ذبوه لله بما كان لله وهو الله والله وما حكم الذبح لله في ما كان يذبح لي لله غير لله في شرك أنا فات بابي للشرك أنا ما هو شرك بذاتي ما في شرك لكن تتوفي نبور توجون تتوفي نبور توجون ما هو مسجد الدرار الدرار الدرار يعني لماذا فعلوا؟ أقولهم للدلال للدلال يفريقون للدلال لفريق المسلمين نعم هل يجوز الصلاة في المسجد مثل هذا؟ لا يجوز بقوة فقال الله لا تطبيق فيه يبدأ لكن لماذا؟ ما يلعن الله فالكوز لأس يعني Et Point qui a été décrochée Alors Donc, j'ai inventé Ça a permis de encourager le mal Et aussi de encouvrir en en en euh Le nuisant pour tout moslimine Dovrai A Ali ليس في شرك طيب ميسي القاعده عامه هو صد باب ذرائع سي فامي لي بورت تو سيفون حاجه اكثر دراماتيك بعد لاحقيء لافيميه الكونفرمي لو باب لو قلتو الدليل اللي بعده في الذبح لله في مكان زي بحلغ لله طيب اليوم سنتقولوا في الباب பாசி ان هو مقيد بالمقابل وقد قررنا ان شوزه شيئا وذا كان نظر حكمه في اوله مكروه دي بريد تيستابل مي الوفاء به عباده واجب اذا كان فيما يجوز النظر فيه طيب يقول قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخوفن يوما كان شره يَوْفُونَ بِنَّذَرِي وَيَخَوْفُونَ يَوْمَنْ كَانَ شَرُّهُ مُسْتَتِيرًا C'est-à-dire qu'ils remplissent leurs vœux et ils ont peur d'un jour où le mal sera euh, le mal sera étendu, répandu يَوْفُونَ بِنَذَرِ اي و ادون ما الزموا به او ارزموا بانفسهم اذا كانت طاعه ونظر تقدم تعريفها سي جيسون فيديل باسكو كس دو سكيل سيسون امبوزي ا ااهم سي اس نوفر اي دون لوبيصنس الله يخافون يخشون الخني يومن المراد به يوم القيامه طيب نفذوا الاذاكشن Le jour où le mal sera étendu en fait, sera montré, sera montré. Beaucoup de gens qui ont fait du mal, leur mal sera dévoileux de tous. Il y a même, s'il y a Allah. Al-sharh al-Ijmali Yemdaahu Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu wa al-abrar Fi azil aayati haythwanahum yufuna bima, bima ul-zammu biyanfusahum مِنَ النَظَّرِيْ تَكَرْرُبَنِ إِلَى اللَّهِ وَيُبَيِّنْ دَافِعَهُمْ إِلَى ذَلِكَ وَهُوَ يَقِينُهُمْ يُوْمِ الْقِيَامَةِ وَخَوْفُهُمْ مِنْ عَذَابِهِ الْشَدِيدِ الْمُنْتَشَرِ Donc Allah عز و جل fait l'éloge de ses serviteurs pieux dans ce verset, ceux qui remplissent leur vœu ceux qui remplissent leur vœu et ceux-là pour s'approcher d'Allah et il indique que la cause qu'il pousse à genre de la sorte c'est leur certitude et leur peur du jour de Yomur Kippa -E le jour où sera sera un azab son châtiment sera très dur. Il dit, "Auناسبه الايا للباب عفوا نفوائد اولا. Obligation de وفا بنظر, il est, "Lam yakun fi ma'siyah", qu'il est obligatoire de remplir son vœu tant qu'il n'y a pas d'obéissance. De Deuxièmement, à la peur de la résurrection. une sifat des mu'minines avoir peur du jour de la qiyama c'est parmi les attributs le des mu'minines le kafir il n'a pas peur ce jour là soit il n'y croit pas ou soit il ne minimise il y a des gens qui ont une faible foi également minimise ce qui passe ce jour là et celui qui réfléchit dessus et t'ammele et il y a desquire et il y a desquire et il y a desquire et il y a desquire et il y a desquire celui qui passe ce jour là Cela le pousse à délaisser les péchés autant que possible. Car il sait qu'on en rendait compte. Ça l'est <messant> en Isbaït el-Bahf. Cela affirme la résurrection. Yaqul-muna-sabatul-ayatul-bab. Le rapport du verset par rapport au chapitre. Aïthu imtada'hatil-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul-ayatul- الوفاء بنظري والله لا يمدح الا على فعل الواجب او المستحب او طرف محرم اذا يكون الوفاء بنظري عباده وصرف عباده الى غير الله شرك سيرسي بيان pour justement montrer et quand on va des loge le l'engagement au but de la fidelite au veau nak bismo ta veau Et Allah ne fait l'éloge d'une chose qui est soit obligatoire, soit recommandable, soit qui est dénaissondant, chose qui est interdite. Si un mosquée a dit que wa fa'al bil nazar ibada. Car c'est comme ça qu'on connaît une ibada dans le Coran, an Allah amradih wa in Allah afna alayh. Est-ce que Allah Azza wa Jalla fait l'éloge de son livre comme acte ou autre, c'est une ibada, ka'ala ilam cela. Donc faire ce ça c'est ibada li ra'il Allah, yakunu shirka. நாம் நி துப்து على النظر على النظر كما ذكرنا لا يكونوا إلا في طاعة الله يقولوا وقالوا الله تعالى وما انفقتم من نفقتين أو نظرتم من نظرين فإن الله يعلمه وما الى ظالمين من انصار vous n'avez fait aucune dépense vous n'avez fait aucun vœu sans que Allah ne le sache et les injustes n'auront pas de secours. Les injustes n'auront pas de secours. Fajil ayat kadhalik min ayatil muraqabah wal ihsan li anna Allah yarak. Fa ndam takun fa ndam takun tarau fa innahu yarak. Qalam, tu peux te taire. Comment bien? Tout ce que tu dépenses dans le khayr, quand tu t'attends à l'ajra, il y a qu'on ou l'aka âjroun indallallahi subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu dépenses, pour nourrir ta femme, ta famille, tu t'attends à l'ajr, alors tu en es récompensé au cas d'Allah. Ce n'est pas un fardeau en soi, il y a que le nef, des fois c'est faqil, il y a qu'il y a l'aïtisab, il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a. يقولون خفيفا يقولون في شهر الكلمات يعلمون و يجازي عليه le fait qu'Allah le sache ça veut dire qu'il va te rétribuer aux conséquences Allah il sait ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait et tu seras rétribué aux conséquences الظالمين les injustes الظلم هو عوض الشاين في ريلي مودعي c'est le fait de mettre une chose en contexte وَظُلْمْ سَلَاثَتُ أَقْسَامُ En trois catégories. أَحَدُهَا الظُّلْمْ بِمَعْنَا الشِّرْكِ الظُّلْمْ أَكْبَرُ Qu'est-ce qu'on a pour le début du livre. وَظُلْمْ أَلَّذِي يَكُمْ بَيْنَ الْعَبْدِ وَمَيْنَ عَبِّهِ C'est le zolm qui se produit entre le serviteur et son seigneur. Il est injuste du fait qu'il ne rend pas Allah son roi. Maintenant on ne dit pas qu'il aise Allah. الله அல கபீர் சகோதரி சூஹாஸ் La justice envers outre. Ayant-t-il s'agit d'un musulman ou d'un kafir? Le meurtre n'est pas nul. Non d'un djinn. À l'injustice, محرم مطلقاً. Ya 'ibadi, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazhalmu. Donc, la justice est toujours interdite en absolu. Envers qui que ce soit. Les droits de chacun doivent être rendus. autant que possible sa aritha ظلم الشخص لنفسه injustice envers soi-même en agissant par les mauvaises les infractions que justice envers soi-même car tu causes la nuisance qui vont les préjudices apparaître au jour le jour et là voler mine en ansar c'est toutes les formes de vol on se trouve entre toi et ton seigneur Le zulm que tu peux faire aux gens, ou le zulm que tu te fais à toi-même. Et Allah peut pardonner également. Et le zulm, à autrui, pour s'en débarrasser, il faut rendre le droit aux gens. La tauba, la zulm, que tu rappelles à quelqu'un, c'est-à-dire lui rendre son droit. Tu ne peux pas dire que tu laisses les gens comme ça sur leur droit. Tu leur rends leur droit. Ansar, jamb, namasir. أعوان يدافعون عنه ديجا كلو ديفندرون شغل لايرونش بات ديفونسر الشاح الجبالي يعبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الايه الكريمه ان ما انفقه الانسان من نفقات او تقرب به من النظر فان الله يعلمه الله ظافر مسلورسي كي سولي تيرا ديبانسي وسوء مش الله توا في ان و الله له سره وين اخفاه صاحبه سيجازيه على ذلك ما نسيل لو كاش في سله discretement الله له سره الله يرى كل ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ثم يحذر الناس من الظلم في النفقه والنظر ولن على ذلك ويخبرهم انهم لن يجدوا نصيرا يعينهم ويساعدهم si il azahum allah bi dhunubihim eh allah awa jalmuh gard les gens de l'injustice justement qu'on a des dépenses dans le veau et autres et ceux la forme qui ne trouveront aucun secours face à son châtiment si jamais il est chati pour leur péché tu n'auras pas de défenseur al fawaid bayan sa'at ilmi llahi wa yahatutuh wa yahatutuhu bi kulli shay Cela montre la grandeur du savoir d'Allah et son guissant de toute chose. Alayh il sait tout. Al-Alim, on a l'aime مطلق, il sait tout. Thaniyan, ana nadhr ibada. Tayeb, nadhr ibada, la dafa. Thalithan, tahrim al-zulm bi naw'ih. Kul zulm ata distubsi fam. مناسبة للآيات للباب عثو دلات للآيات وَلَا أَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَعْلَمُوا النَّذْرَ وَيُفَيُجَازِيَ عَلَيْهِ لِذَا يَكُولُ لَوَفَى بِنَذْرِ إِبَادَةً وَأَسْرَ فُلْ إِبَادَةً يَعَدِي لَهِ شِرْكُمْ كَمْ نَتُتَرَى C'est bien c'est des mots que Allah Azza wa Jal aime cela et il sait que tu as fait un ordre صدق قال في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نظر ان يطيع الله فليطعه ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصي بهذا <تصفيق> الحديث عائشه تخبر que le prophète sallallahu alaihi wasallam a dit que celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah alors qu'il obéit Celui qui aura fait le vœu de désobéir, alors qu'il ne désobéisse pas. Qu'il ne désobéisse pas. Et ça venait, ce qu'on avait dit, <métionale> dans le regard de la vision, il n'a lieu que dans l'obéissance de l'Aza wa Jel et dans ce que tu possèdes. Il n'a lieu que dans l'obéissance de l'Aza wa Jel et dans ce que tu possèdes. راضي لو عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوفاء بنذر اذا كان في طاعه الله وينعاهن الوفاء اذا كان في معصيه الله فضاف مع عائشه النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا الالتزام الديو انغاجمنت obligatoire توكل في دوله دوله بيصص الله لو كا contraire ما فيش له faire لكن مع ذلك فيه كفاره Alors ce qui a fait un vœu de faire Marsia, il ne la fait pas, malgré tout d'un entier fort pour ce vœu. Les فوائد وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعتاً. تجب لجيرت تنيس يابيس نذر و dans dans بهي سنظم. ثانياً تحريم الوفاء بالنذر إذا كان في معصية ولكن يكفر بكفارة اليمين كما ذكرنا. qu'il n'est pas permis de On peut se veux s'il est dans la désobéissance cependant tu dois l'expliquer malgré tout comme ta forte le bien ce que on a dit yak forte le bien c'est quoi اولا نعم nourrir, nourrir ou nourrir ou la bien Et celui qui ne peut pas des bien-nés slaves nourrir alors il jeûne alors la yakd dinasiam ma kudratih ala la siyam alawel le siyam de 3 jours c'est que pour ceux qui ne peuvent pas faire les jeûnes précédentes libérer des esclaves nourrir des pauvres aujourd'hui il y a plus d'esclaves si peux nourrir du pauvre il doit faire cela obligatoirement il ne peut pas passer au jeûne directement De nous a dit pauvre. Il faut faire un jour un autre jour, avoir des pauvres différents. D'accord, des pauvres différents. Pour les habiller. Et il y a tout le temps pour le litame des masakin. Tout à fait le nourrir un pauvre. Il doit faire sorte que le pauvre n'a rien à faire, juste à manger. Par exemple, soit tu lui apportes un plat tout près. Par exemple. Un plat tout près. Ou une chose qui se mange directement. C'est pas, tu viens, tu donnes du riz. Tiens, je te nourris, je te nourris, tu t'en vas là. Le riz, c'est à toi de le faire cuire. C'est à toi de faire... Il n'a aucune dépense à faire. Ni son gaz, ni son huile. Et il n'a pas cuisiné à la base. D'accord. Donc si jamais tu donnes une somme d'argent, par exemple, pour quelqu'un, pour un état de masakine, tu fais en sorte... La meilleure façon, c'est de... donner une somme qui équivaut à un repos au restaurant. Combien ça aurait coûté pour qu'il soit nourri et qu'il n'y ait rien à faire Par exemple. D'accord La salade. Et après, la personne, tu lui dis par exemple, toi tu ne peux pas tuer rien, tu te tiens, je donne ça, c'est pour que tu te nourrisses. Toi, et un tel, et un tel, et un tel, et un tel, la salade. Alors, aller au restaurant. Ou alors, si tu es sur place, là je parle pour des gens qui font ça à distance, sinon toi-même tu nous invite directement. Au restaurant. Et il faut que ce soit des pauvres. Il faut que tu mettes la niya. C'est pas si tu fais une, une, une invitation, t'as dit plein de gens, on a dit les classes, ça va être le kafara. Là. Avant que tu le fasses, il faut que tu mettes la niya de kafara. Et en plus, il faut que les gens que tu nourrisses soient les gens qui méritent. Les gens qui méritent. Et à il y a quoi le mounah s'abat et le hadith il bâme حيث ودل الحديث لا وجوب الوفا بنظري ذكينا التعاة ولذا يكون الوفا بنظري عبارة وصرف العبادة لغلل الشرك كما ذكرنا آنفا سلمان مناسبة إسرسيل مناسبة للتوحيد نحسوا أن هذا لا يكون إلا لله سنكبه على الله عز وجل كسن عبادة نعم تمام لن نقف هنا خذنا بابا كاملا وعدين سنتخل في باب الحادي عشر من الشرك الاستعاذة بغير الله ان شاء الله خيله هنا والحمد رب العالمين <تصفيق>